s u u s e a m t a Rage d a s m e m e s s i e u r s o n s i r et bienvenue à cette émission, la dernière de ce samedi,、oui, les titres. de la Ligue malienne des imams et i r i d i pour la solidarité islamique, les mamans ont rencontré cet après-midi le président de la République. A l'issue de la rencontre, le chef de l e c h e f de l'État a invité les maliens à l'unité et à ne pas se tromper d'ennemis. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. La s o c i t é internationale nous c o n d u i e en Libye et l'ONU m a i n e n la date de la conférence nationale pour aider le pays à organiser des élections et cela m a d o u l e r l'offensive mondiale en cours. Voilà pour le sommaire de cette édition, à la p a s s e a i r e d Barakissa Ouattara. Mesdames et Messieurs, bonsoir et b i e n v e n u e Les membres de la Ligue Mali-N-Denis.